Ça peut subir la visite de maman descend au nouveau monde Ça va ça va ça va ça va ça va ça va ça va La vie va falloir subir La vie si la femme en descendre up up